One Qibla présente le cœur en action. Madarijus Salikin. Simallahul Hamdulillah wa Salatu wa Salamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Bada Salamu alaykum wa Rahmatullahi taala wa Barakatuh. Ikhwanil Allahi azza wa jal. Donc, in ta'ala, aujourd'hui, on va continuer, ben Ibn Allahi azza wa jalla, avec l'étude de de la spiritualité en Islam les états du cœur avec le livre de l'imam Ibn Al-Qayyim رحمه qui s'appelle Madarij As-Salikin le sentier ou bien les sentiers des itinérants. La dernière fois on avait parlé de quelle, de quelle étape Le pas encore. on on parler de Al-Muhasaba. Muhasaba, muhasaba" l'auto-évaluation. Comme Ali d'Omar radhiyallahu anhu, an faites votre propre évaluation avant que le jour dernier vous allez être évalué ou bien jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, se préparer pour le jugement parce que hamdoulillah, de par la grâce d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà averti à l'avance sur les questions auxquelles on va devoir répondre le jour Dernier, Ce n'est pas comme si le jour dernier, on va arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne sait pas, on va être jugé sur la base de quoi. Non, Allah Azza wa Jal nous a envoyé des livres, nous a envoyé des messages et ces messages contiennent tous les détails sur ce quoi nos devoirs et sur quoi on va devoir répondre envers ou bien face à Allah Azza wa Jal le jour dernier. Comme par exemple, Allah Azza wa Jal, il dit Änna, skurkära, vilka ni var kända att ägna. Donut, höger? Vad är jag betalat för? Alla är så goda. Nu känner jag en train d'adorer är Allah som är så bra? Vad är det som är så bra? Vad aux det som är så bra? Vad är det som är så bra? Vad är det som är så des Vad är det som är så bra? Vad är det som är så bra? Vad Les bienfaits qu'il nous a accordé. Allah Azza wa Jalla va nous questionner. Allah Azza wa Jalla t'a donné la santé, t'a donné l'argent, t'a donné la vie. Qu'est-ce que tu as fait de tout cela Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Qu'est-ce qu'il nous a dit qu'on va être questionnés sur c'est quoi les points qui pourraient nous les rappeler Qui connaît le hadith La qadama al Que chaque personne le jour dernier va être interrogée à propos de quoi sa vie, tu as mis ta vie dans quoi Tu as investi ta vie dans quoi Qu'est-ce qu'on a aussi Ton risque, ton, rizq, ton argent, ta richesse, elle est venue d'où Elle est partie où Quoi aussi La jeunesse. La jeunesse. La jeunesse fait partie de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala va nous questionner sur la vie, an mais plus particulièrement sur sa jeunesse qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse et Allah Azza wa Jalla va nous questionner aussi sur notre connaissance et sur notre science ce qu'on savait, est-ce qu'on a agi en accordance avec notre connaissance, est-ce qu'on l'a utilisé vers quelque chose qui est bénéfique ou bien c'était une simple science simple théorie des informations qui ne servait à rien aujourd'hui Inch'Allah on va commencer avec ce grand et long chapitre qui est peut-être le chapitre le plus long de Ce livre, ce chapitre qui va nous prendre des séances et des séances. Plusieurs semaines, incha'Allah, et on répète ici qu'on n'est pas précipité à terminer le livre. On n'est pas ici pour dire « Ah, oh, on a étudié un livre ». Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'apprendre notre religion, de se rapprocher d'Allah, le livre n'est qu'un outil. Donc, le repentir, ça va nous prendre plusieurs séances donc on vient de mentionner que l'étape avec laquelle ou bien le chapitre qu'on va débuter aujourd'hui ça va être le chapitre du repentir qui est le chapitre le plus long de ce livre ça va nous prendre plusieurs séances mais on ne va pas être en train de se répéter on va parler de plusieurs détails qui sont reliés à notre réalité en tant qu'être humain à la question des péchés et des bonnes œuvres, la question du repentir lorsqu'on fait une erreur et ainsi de suite le repentir comment ça s'appelle en arabe At-tauba ça s'appelle la tauba. At-tauba donc on va commencer insha Allahu azza wa jall. Inud Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa manzilatu at-taubati awwal al-manazil wa awsataha wa At-tauba c'est la première des étapes, la dernière des étapes et c'est l'étape du milieu. Qu'est-ce que cela vous dirait voudrait vous dire qu'est-ce que cela vous indique? C'est quoi le temps de tauba? C'est quoi le moment de taouba Du repentir Tout le temps. Toute notre vie, on fait le repentir. Plusieurs personnes pensent que le repentir, c'est une fois dans ta vie. C'est pour celui qui n'était pas musulman qui s'est converti à l'islam. Ou bien pour celui qui était musulman par simple identité, qui ne pratiquait pas sa religion. Il ne faisait pas le salat, il ne faisait pas, il ne faisait pas. Et qu'un jour, il va dire, inshallah à partir d'aujourd'hui, moi, je vais commencer à faire ma prière. J'ai commencé à aller à la mosquée. J'ai commencé à lire un peu de Coran, aller à la halaqa. Et c'est fini. Moi, j'ai fait ma tauba, Ça fait deux ans, trois ans. Non. On va le voir, inshallah que la Allah Azza wa veut que ça soit notre ribada à chaque moment. Même que les savants ils disent que s'il si y a une bonne œuvre, s'il si y a une ibadah qui valorise l'être humain, qui le distingue des anges, ça serait quoi Le repentir. Est ce que les anges font le repentir Non, parce qu'ils ne font pas d'erreur. <muches> « La ya'asunallah ma amarahum wa yafa'alun ama yu'marun » c'est de leur nature les anges et les malaïkas qui ne font jamais d'erreur ce qui est contraire à la nature bien sûr de l'être humain la taouba est nécessaire jusqu'à la mort jusqu'au dernier souffle même que idéalement chaque croyant devrait espérer que ta meilleure taouba soit la taouba de temps dernier souffle ça, ça serait l'idéal ce qui nous indique que La tawbah, le repentir, ce n'est pas pour le début, c'est pour tout le temps. La tawbah, elle est là, oui, c'est elle qui va initier officiellement le début de ta marche ou bien de ton chemin sincère vers Allah Azza wa Mais elle ne s'arrête pas hein, à un moment précis de notre vie. Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ oh, vous les, les croyants, Tous faites la tawbah Revenez vers Allah Azza wa Jal, Afin que vous puissiez avoir Al-Falah ou bien le succès En passant, que veut dire al Dans la langue arabe Elle réfère à un sens de Retourner Ya'oubou ou Ya'toubou Un retour Ça veut dire que tu étais sur Le mauvais chemin, vous savez quand Walillahi al-Mathal al-A'la Est-ce que vous utilisez votre GPS pour vous guider Et que vous commencez à un certain moment donné, soit c'était une erreur ou bien vous faites à votre propre guise et vous commencez à désobéir à votre GPS. Vous prenez le chemin contraire et là le GPS il commence à te rappeler. Reviens vers, refait -tou demi tour, fait demi tour, faire demi tour et revenir vers le bon chemin, c'est ça ce qu'on appelle tauba, un retour vers le chemin d'Allah subhanahu wa taala. Tauba implique le succès in Allaha, gemena, alla de som pas är de som tawbah celui qui ne fait pas de som är de som är de som är de som är de som de som är de som är de som är de som är de som är de som är de som är de som är de som är de som är de som är umma qasama al-ibada ila ta'ibin wa zalimin wa laysa thalith inudi que Allah azza wajala il vient de distinguer les êtres humains en deux groupes ceux qui font at-tauba et ceux qui sont injustes zalimin et il n'y a pas un troisième groupe lam fa c'est ce que Allah azza wajala inudi Et dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhannas, écoutez bien ce hadith, c'est un sallallahu alayhi wa oh vous les gens, faites la tawbah, revenez vers Allah azzawajal. Il dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous rappeler pourquoi est-ce qu'on devrait faire la tawbah. Fa wallahi inni la atoubou ilayhi fil yawmi aksara min sab'ina marratan il dit parce que moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam je fais la tauba le repentir 70 fois par jour plus de 70 fois par jour ça c'est le prophète alayhi sallallahu sallam il y a des gens de nos jours que si tu lui dis Di, tu dis pourquoi j'ai tué quelqu'un juste le simple fait de demander pardon à Allah de reconnaître une petite erreur je n'ai rien fait moi Le prophète, alayhi wa sallam, faisait tawbah plus de 70 fois par jour, alayhi salatu wa sallam. En passant, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'il faisait des péchés, alayhi salatu wa sallam? Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est comme nous ou bien il est infaillible en tant que prophète? Il est infaillible. Les prophètes font des erreurs. Ils font des erreurs humaines, des erreurs parfois de jugement. Ce que les ulama ils appellent khata' fil-ishtihad. De jugement, ça veut dire dans les choix de la vie de Tous les jours, est-ce que je devrais acheter tel objet ou bien tel autre objet, à tel prix ou bien tel autre prix Ça, c'est des questions de jugement humain. Les prophètes sont des êtres humains. Allah Azza wa n'a pas envoyé des anges. Les prophètes, c'est des êtres humains qui sont nobles, qui sont infaillibles, mais ils restent des êtres humains. « Qu'il s'obhâna rabbi hal kuntu illa bacharan rasoula » C'est des messagers et des êtres humains. Il faut voir les deux. On ne peut pas dire que c'est seulement des êtres humains. On ne peut pas dire aussi que c'est seulement des messagers sans constater que c'est des êtres humains. Parce que Allah Azza il les a envoyés en tant qu'êtres humains pour qu'ils soient un exemple pour nous. Sinon on va dire, mais ça c'est des anges, ils ne sont pas comme nous. Mais les prophètes, par contre, Allah Azza il les protège de ce que les savants ils appellent, par exemple, les péchés qui sont répugnants, comme le mensonge. Comme l'adultère, comme ça c'est, les prophètes sont protégés contre ça. Les, pro les prophètes sont protégés dans leur révélation, dans toute chose qui est reliée à la religion. Ils ne vont pas faire d'erreur dans la transmission de la religion. Sinon, un prophète, ça servirait à quoi Oui. Lequel Quel prophète Ça c'est Moussa alayhi salam, Moïse. Oui mais c'est exactement ce qu'on est, qu est en train de dire. L'erreur que Moussa alayhi salam il a dit comme dans le hadith ou bien l'erreur que Moussa alayhi salam il a fait comme dans le hadith authentique c'est que Moussa alayhi salam on la questionné. Les gens de Banu Israël, son peuple, lui ont dit yeah, « Ya Moussa, est-ce qu'il y a une personne sur cette terre qui a plus de connaissances que toi ?» Alaykum salam wa rahmatullah. Il a dit non. Ça c'était une erreur. Mais c'est une erreur de jugement, c'est pas un péché majeur c'est pas quelque chose qui est dû à une mauvaise volonté ou autre chose mais les ulamas, les savants ils ont dit l'erreur que Moussa Alayhi salam il a fait ici c'est qu'il a oublié de faire référence à Allah pour dire que Allah c'est lui qui a le plus de connaissances, il n'a pas dit billah. il n'a pas dit Moussa Alayhi salam moi je connais plus que Allah azzawajal. il n'a pas dit quelque chose de kofr c'est pas ça sa croyance mais le fait qu'il ne l'ait pas exprimé ça peut causer ça peut faire en sorte qu'il va y avoir des gens qui vont penser que Moussa salam, il, connaît la, il a la connaissance de toute chose ce qui n'est pas vrai parce qu'il n'est pas Allah c'est pour ça que Allah subhanahu wa il l'éprouve et c'est bien que la sœur a posé cette question c'est parce que ça nous donne un exemple de ce qui pousserait un prophète à faire la taouba 70 fois par jour comme le prophète salam, parce qu'il y a des gens qui peut-être ne vont pas comprendre mais pourquoi est-ce que le prophète salam, il fait la taouba 70 fois par jour les savants ils disent que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam un moment lors duquel il ne fait pas de zikr d'Allah azzawajal ça c'est taqsirun c'est un manquement à son devoir envers Allah azzawajal ça ne veut pas dire qu'il a fait quelque chose de mal mais ça veut dire un prophète aimerait être dans un état dans lequel il est en constance d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est clair C'est Tja, bon? okay. Bughwanir, inshallah, allah, var ta'ala älskare och ashabu hade inte förklarat al-islam har inte sagt att han är den personen med mest kunskap på jorden. Han har sagt att han är den personen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de connaissances que, que toi Et il a dit non. Ce qui est vrai en vérité. Sauf que Ce qu'il a manqué de faire ici Moussa salam, C'est de dire que Parce que Ce n'est pas notre sujet. ok? Mais on va, pas, on va ouvrir une petite parenthèse. Pas de problème. C'est relié à quelque chose qui est dans le Coran. On n'est pas en train de perdre notre temps. Cette histoire de Moussa Moïse, elle est dans le al-Kahf, chapitre 17 ou 18? 18, 18, Elle est dans le chapitre 18, al-Kahf, dans le livre d'Allah al Moussa salam, Allah subhanahu wa taala lui a demandé d'aller suivre, d'aller chercher quelqu'un et de le suivre. Cette autre personne que Moussa alayhi salam, devait suivre, c'est un autre prophète qui est al khadir alayhi assalam Qui a le plus de connaissances Est-ce que c'est Moussa ou bien c'est Al-Khadir C'est Moussa, alayhis-salam. Moussa, alayhis-salam, c'est parmi ce qu'on appelle « Ulul Azmi minar-Rusul ». Il fait partie des cinq meilleurs prophètes et messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'il faut comprendre ici, ça c'est le petit point que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dire que la personne A a plus de connaissances que la personne B, est plus connaissante que la personne B, ne veut pas dire que la personne A connaît tout sur chaque sujet plus que la personne B. Vous comprenez On va te donner un exemple. Un médecin expert en médecine, distingué, face à quelqu'un, un jeune on va dire, ce n'est pas, euh, pas pour insulter une fonction ou autre chose là, prenez pas ça négatif mais face à un jeune menuisier qui n'a rien fait de sa vie, c'est même pas lire et écrire rien fait de sa vie à part ce métier de menuisier Alhamdoulilah, Inchallah halal pas de problème, c'est pas ça le problème normalement a priori qui a le plus de connaissances, le médecin ou bien le menuisier Qui a fait plus d'études dans la vie Qui a fait plus de découvertes Plus de lectures et ainsi de suite Qui a plus de connaissances normalement Médecin, on est en train de parler ici de dunya, ok On ne parle pas d'akhirah pour que personne dise « Ah si l'autre il est croyant, il connaît le on ne va pas entrer dans ces détails. C'est un simple exemple. Le médecin est plus connaisseur que le menuisier dans, dans ce cas. Mais est-ce qu'on peut imaginer que le médecin s'y connaisse plus en menuiserie que ce menuisier probablement que non médecin et menuisier c'est rare comprenez donc A a plus de connaissances que B mais B a des connaissances que A n'a pas Moussa, alayhi salam, il est certainement plus connaisseur que al khadir alayhi salam. Et oui, c'est vrai que dans son temps, il était la personne qui avait le plus de science sur terre, parce que c'est parmi les cinq meilleurs messagers que Allah il a envoyé après après Mohammed alayhi salam. Il y a Ibrahim et Moussa alayhimah as-salam après ça il y a Issa et Noûh alayhimah as-salam. C'est le top du top de l'humanité ou bien des êtres humains. Mais Allah Azza wa parce que Moussa alayhi salam n'a pas dit non il y a personne sur cette terre qui a plus de connaissances que moi mais Allah il a plus de connaissances pour moi au fawqa kulli dhal il a omis de mentionner ce petit détail pour nous c'est pas grave mais pour un prophète c'est grave et Allah Azza wa l'a éprouvé l'a testé et lui a demandé d'aller suivre un autre prophète qui avait des connaissances que Moussa alayhi salam n'avait pas même si Moussa il est plus proche d'Allah que Al-Khadir alayhi al c'est clair donc ça c'était seulement un exemple pour nous illustrer qu'est-ce que ça pourrait être l'erreur d'un messager ou bien d'un prophète ce n'est pas comme nos erreurs à nous pour que quand on dise que le prophète wa sallam, faisait le repentir 70 fois par jour pour que personne ne dise mais qu'est-ce qu'il faisait le prophète alayhi sallam, pourquoi est-ce que c'est nécessaire c'est quoi le mal qu'il faisait il ne faisait pas un mal désobéissait pas à Allah azzawajal. mais soit que c'était des erreurs parfois de jugement dans la vie de tous les jours ou bien que le prophète alayhi sallam, parfois il considère même on va le voir on va voir tout un chapitre des détails sur ce genre de points parfois la question de al -fadil ou al de Vous savez c'est quoi le fadil ou le mafdoul la, beurre, la bonne œuvre et la meilleure œuvre. Ça c'est des choses relatives. Pour nous peut-être ça ne veut rien dire. Mais pour des gens qui sont au des gens très pieux, très proches d'Allah Azzawajal, pour lui, le temps ne se compte pas en est-ce que j'ai fait du haram aujourd'hui ou bien j'ai pas fait haram pas grave. Ou bien est-ce que j'ai fait quelques bonnes œuvres Non, non. Pour telle personne, ça ne compte pas comme ça. Pour une telle personne, je veux faire les meilleures bonnes œuvres. Et si j'ai raté une occasion de faire la meilleure bonne œuvre, et j'ai fait seulement une bonne œuvre, pas la meilleure œuvre, là, il va considérer qu'il vient de descendre. Et ça, encore une fois, c'est relatif. Même dans la dunya ça s'applique exactement la même chose. Est-ce que vous seriez content ici, honnêtement, pour la plupart d'entre vous Peut-être il y a des gens qui sont une exception, on ne veut pas savoir. Okay chacun sa vie et chacun ses standards. Mais est-ce que vous seriez content, vous, de vous faire euh, 1 000 par jour aujourd'hui Petite transaction de 1 dollars, ça vous intéresse Vous allez être content à la fin de la journée Probablement que oui. Au moins du mois, probablement, pour la majorité des personnes ici. Mais il y a des gens qui, dans la vie, ça fonctionne avec des millions. Ça rentrer. Et... Un sort que lui, à la fin de la journée, s'il va voir qu'aujourd'hui il s'est fait une transaction de 1000 dollars seulement, pas très content. C'est ça ce qu'on appelle faire fadil ou ouais? le mafdoul. Pour les prophètes, musallam, pour le prophète, sain, parfois le fait de faire une bonne œuvre et d'avoir raté la meilleure œuvre de la journée, considère que ça c'est, vient de faillir à ce qu'il voulait et il doit faire la tauba et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Idha ja'a nasrullahi wal fath. » Ce chapitre, est-ce qu'il a été révélé au début de la révélation ou bien à la fin de la révélation À la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Idha ja'a nasrullahi » ça parle de la victoire d'Allah Azza Ça, c'était après la conquête de la Mecque. Qu'est-ce que Allah Azza a dit Ça, en passant, c'est pour les personnes qui sont... On ne va pas dire que c'est un problème de musulmans, non. C'est le problème de l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. et Que ça nous affecte nécessairement en tant que musulmans sans qu'on ne le réalise. L'esprit fait Faire la fête pour toute chose. Célébrer, faire la fête. N'importe quelle chose. Célébrer, faire la fête. Célébrer, faire la fête. Célébrer, faire la fête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la conquête de la Mecque, n'est pas entré en célébrant. Il est entré avec le, la tête qui était inclinée en signe de modestie pour Allah. Ça, c'est du jamais vu à travers l'histoire. Jamais vu. Jamais entendu parler d'une armée qui vient de vaincre son ennemi, juré depuis plusieurs années, et qu'elle vient de remporter sa plus grande bataille, que son chef va entrer avec la tête qui est inclinée par modestie. Du jamais vu, impossible. Impossible, ça ne peut venir que d'un prophète. Même la personne la plus, la plus pieuse, difficile que ça se réalise. Parce que l'ego de l'être humain va faire en sorte que finalement, on a gagné. Après tous ces sacrifices, la revanche, la vengeance et je ne sais pas quoi. Mais le prophète alayhi wa sallam, ne l'a pas fait par modestie envers ses ennemis pour qu'on ne comprenne pas ça mal. Il a fait un signe de modestie envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah par la suite il a révélé surat al-Nasr. إِذَا جَا أَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ Allah." afwada si tu vois la victoire d'Allah la conquête et que tu vois ici des groupes de personnes qui rentrent dans la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'est-ce que tu fais ya est-ce qu'Allah Est qu a dit au prophète sallam, alors célèbre avec tes compagnons finalement après tous ces sacrifices et ainsi de suite <coughs> il dit subhanahu wa ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh dis subhan et demande le pardon till Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Quelqu'un va dire istighfar, pourquoi? <coughs> une, une victoire, une bonne réalisation, les bonnes conséquences de tous ces sacrifices. Je demande pardon, pourquoi? Pourquoi selon vous? Parce que le chemin qui a mené vers cette victoire pendant, pendant toutes ces années, Est-ce que c'est un chemin qui est parfait Ou bien, bien c'est un chemin dans lequel il y a des erreurs de jugement. Oui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demande aussi pardon pour lui et pour sa umma, pour ses compagnons qui étaient... Avec lui, même les meilleurs des croyants, Sahaba radiyallahu anhum, mais ils ont fait des erreurs à travers leur vie avec le prophète, comme lors de la bataille de Uhud, par exemple, et ainsi de suite. Et ça, toute personne qui a étudié la sira elle sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu certains moments difficiles alayhi as-salatu wa salam, et que certains moments difficiles étaient dus à certains mauvais jugements que les croyants, ils ont fait. Comprenez Et on ne va pas bien sûr entrer dans tous les détails, mais c'était seulement pour donner un exemple en général. Et le prophète, والسلام, il a dit, lan yunadjia, ou lan yundia, ahadam minkum, personne parmi vous ne va avoir le succès, ne va, ne va entrer au paradis par ses propres œuvres. C'est ce qu'il a dit le prophète. Wa Tes œuvres, mes œuvres et les œuvres de chacun ne valent rien en elles-mêmes. Pour que la personne qui pense, hier j'ai fait la salat, hier euh, j'ai fait tout un sacrifice, je suis parti pour faire salat, le euh, Fajr à la mosquée, je ne sais pas quoi, c'est grand, c'est énorme comme action. Ton action en tant que telle, c'est une bonne œuvre. Tu as le droit d'être content et tu dis, alhamdulillah, la dihada na mais tu ne vas pas entr entrer au paradis par tes œuvres. Tu vas pas être épargné de l'enfer par tes œuvres, C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Alors on lui a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam « Wala anta ya Rasulallah »« Même pas toi ya Rasulallah » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Wala ana illa an yata ghammadani ya Allahu birahmatin min huwa fadlin » Il a dit « Même moi » le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même moi, même le prophète alayhi sallallahu wa sallam ne va pas entrer au paradis par ses actions. Il dit « Je vais entrer par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu Wa. Est-ce que tes actions à toi? Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui, qui a fait dans sa vie des actions qui valent et la richesse et la puissance pour l'éternité? On te paye combien? Encore une fois, je ne veux pas de réponse, mais chacun répond à soi-même. On te paye combien toi pour ton effort dans dunia par heure? Tu vaux combien? <rire> Chacun va répondre à soi-même. Même 100 dollars, même 1000 dollars. C'est quoi 1000 dollars par heure Est-ce que, est-ce que ça t'achète le monde Non, ça t'achète pas le monde. Et le prophète <rire> nous a informé que celui qui va être au moindre degré du paradis, adna ahl al jannah timan va avoir une richesse qui dépasse ce qu'il y a sur cette terre. Toutes les richesses de cette terre, ça veut dire la richesse que personne, qu'aucun être humain n'a eue jusqu'à présent, et il a Yaumil Khiyam, la personne qui va être la moindre au paradis va avoir plus que cette richesse. Et c'est pour l'éternité. Que dire de ceux qui ont qui sont dans des niveaux plus élevés? Alors ça, ça ne se gagne pas par tes actions. Tes actions ne sont qu'une démonstration de ta volonté de ta quête pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est par ça que les gens vont se différencier qu'il y a quelqu'un de sincère il, il essaye de démontrer de faire de son mieux et il y a quelqu'un qui ne fait rien du tout <coughs> comprenez wa ma'ani <coughs> Première réflexion sur la tawbah. il nous dit l'imam rahimahoullah, "Anta tandura ila 'anil i'tisami billah hina etyani az-zamb." Très intéressant ici. Là on commence à on commence à faire de la chirurgie à l'intérieur des cœurs, du précis, du travail précis. On ne le fait pas bien sûr nous-mêmes, mais c'est les savants qui nous donnent ces informations qu'on veut partager inshallah ta'ala te dis, la première réflexion à faire dans un cadre de taouba, c'est de remarquer comment est-ce que à l'instant lors duquel tu as fait une erreur, tu as désobéi à Allah Azza wa tu as commis un péché, à un moment T, Allah Azza wa Jal t'as enlevé sa protection. Protection n'est même pas le bon mot c'est pas une traduction précise mais j'essaie ici de, de trouver ce qui est le plus proche en arabe ça s'appelle al asma vous savez c'est quoi al-usma al-usma c'est le fait d'être empêché de faire quelque chose de mal on va donner deux exemples incha'Allah exemple relié à la vie de tous les jours un jeune enfant de 3 ans de 4 ans de 5 ans ce qu'il a Toujours, est-ce qu'il fait toujours les. à ce qu'il pose toujours le bon jugement? Un enfant de 3 ans qui voit une prise électrique de devant lui, est-ce que, est que vous pensez que en général ça va être un bon jugement? Probablement que non. Al-Ausma, c'est l'empêchement. C'est un adulte devant cet enfant qui va lui dire Je ne te laisse pas faire. No way. Même si tu veux faire, je ne vais pas te laisser jouer avec cette prise électrique. C'est ça ce qu'on appelle al asma al asma dans ta relation entre toi et entre Allah Azza wa notre relation tous avec Allah Azza wa c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ne nous laisse pas le désobéir. Ne nous laisse pas commettre les péchés. Soit que Allah Azza wa il va te divertir avec autre chose. Avec les bonnes œuvres. Soit que Allah Azza wa il va te divertir avec des occupations d'Oebdounia. Passons, ça c'est intéressant à comprendre. Allah wa dit, pourquoi est-ce qu'il nous donne parfois une vie difficile Ce que les gens appellent Tough Life. Ah, la vie est dure et je dois payer des factures et je dois travailler, j'arrive pas et ainsi de suite, et deuxième job. Allah Azza wa il éprouve, il teste les gens que Azza wa il aime. Très bonne réponse. Il y a mille et une réponses en passant. On n'est pas ici pour dire c'est quoi la réponse parce qu'on ne peut jamais trouver toutes les réponses. C'est Allah Azza wa qui est le plus sage. C'est lui qui sait que pourquoi il fait toute chose subhanahu wa ta'ala. Mais nous on connaît certaines choses. Il y a un petit secret ici qui est dans le Coran. Je ne l'ai pas inventé. Mais la plupart des gens ne le connaissent pas. Allah Azza wa nous dit وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ الرِّسْقَةَ وَلَوْ بَ Il dit subhanahu wa ta'ala Si Allah azza wa ta'ala Avait donné el rizq La richesse abondante à ses serviteurs Allez à vous de me dire Qu'est-ce qui va se passer Imaginez l'état de ce monde Si les gens avaient Tellement de rizq Tellement de ressources Et tellement de richesses Qu'est-ce qui va se passer Hein? quelques personnes mais pire que ça c'est pas juste qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se tournent vers Allah même ceux qui maintenant ne se tournent pas vers Allah quel va être leur état probablement pire il va semer la corruption sur terre il y a des êtres humains que qu'ils doivent faire du 9 à 5 à chaque jour et Inch'Allah des heures supplémentaires avec ça Pour qu'ils laissent les, qu laisse les autres tranquilles. Il y a des êtres humains qu'à chaque fois qu'ils ont du temps libre, le facet, la corruption qu'ils font sur cette terre est inimaginable. Et il y a des êtres humains qu'ils feraient tellement de mal s'ils avaient les moyens de le faire. Mais que Alhamdulillah ne peut rien faire. Il est en train de courir derrière le pain à chaque jour. Puis, C'est pour ça, Allah Azawajal, parfois, il va nous garder occupés avec quelque chose, même parfois quelque chose de abdulier, pour que ce soit asma pour nous éloigner de, encore une fois, al-haram. Encore une fois, à vous d'imaginer tout ce que les gens disent toujours. Ah, moi mon voyage de rêve, j'aimerais maintenant aller en voyage pour faire telle chose. Imaginez si si les gens vraiment avaient les moyens pour aller voyage après voyage, et vacances après vacances, le façade qui va exister au l'ayyad, c'est incroyable. C'est pour ça les gens, beaucoup de personnes, ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, ce, un voyage qu'ils peuvent se faire une fois par année ou par deux ans ou par autre chose, ils vont faire tout ce qu'ils voulaient faire pendant toute l'année. Encore une fois, péché et désobéissance d'Allah, et ainsi de suite. Le meilleur exemple, bien sûr, c'est... C'est quoi À chaque semaine, le fameux... Samedi soir. Parce que les dimanches matin, ça ne travaille pas. Alors imaginez si... Ça ne travaillait pas à chaque jour. Non. Al-Othma... Lorsque Allah Azza wa Il t'empêche de faire le mal. Lorsque parfois... Pas que Allah Azza wa Il va te garder occupé avec quelque chose de la dunia... Écoutez bien ça, ça aussi c'est un autre petit secret ici. Parfois la personne, le croyant, veut commettre un péché. Il veut décider, déterminer. Mais Allah Azza wa ne lui donne pas les moyens. Ça veut dire que ses plans ne fonctionnent pas. Vous savez qu'est-ce que les savants, ils ont dit Mémorisez bien ça, même si vous pouvez l'écrire, c'est intéressant à écrire. Ils disent min al-usmati an la tar daba idha hila bainaka wa bainal maasiyah il a dit parmi l'un des signes de al-usma c'est un bon signe sinon le contraire ça serait pas mal grave c'est un bon signe si tu n'es pas en colère lorsque tes plans pour commettre un péché ne fonctionnent pas quelqu'un a essayé de commettre un péché, il a fait tous les plans il a tout préparé ainsi de suite en fin de compte ça n'a pas fonctionné les plans ont échoué le croyant ici qu'est-ce qu'il va voir qu'est-ce qu'il va remarquer ici qu'il a été protégé qu'il y a quelque chose qui vient d'Allah qu'il est en train de lui dire quand même Celui qui ne craint pas Allah Azza wa Jal, celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire « Oh, pourquoi ça ne marche pas ?»« Et moi, je veux... »« Non, pas juste... » Même certains vont aller encore plus loin. « Pourquoi est-ce que Allah, il me donne ça moi ?»« Allah, il me donne pas ce que moi, je veux... » Et il sait que ça, c'est... « Masiyatullah Azza wa Jal »« Au moins... »« Dis Alhamdulillah »« Allah t'a protégé de façon qui est sage... » C'est pour ça, Allah Azza wa parmi ces noms, c'est quoi C'est Al-Latif. C'est quoi Al-Latif C'est quoi le sens de Al-Latif Azz... Parmi les sens de Al-Latif, c'est que Allah Azza wa il nous envoie ce qui est bénéfique à nous, et parfois par des chemins qui sont indirects, qui sont Subtiles. subtils, barakallah oufik. Ce n'est pas par les chemins que nous en connaît. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend dans ton avenir. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix d'Allah Allah Azawajal pour toi. Parfois, ce qui est derrière ce choix, c'est que Allah Azawajal ne veut ne veut pas pour toi que tu suives le chemin de Shaytan ou l'Ibad Billahi Azawajal. Alors numéro un, comme on l'a dit, pour revenir ici à la réflexion, C'est que tu remarques ici que tu ne t'es pas tourné vers Allah Azawajal pour qu'il te préserve de ce péché. Que ton lien, au moment lors duquel tu as commis un péché, le lien entre toi et entre Allah et il était faible, quasi inexistant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi dans le hadith authentique fille, sahihie, Celui qui commet la fornication. Lors du moment lors, du, lors duquel il va la commettre Il ne va pas être un vrai Mou'min Et celui qui boit de l'alcool Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lors du moment Lors duquel Il est en train de commettre ce péché Il n'est pas un vrai Mou'min Et celui qui vole Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Celui qui vole Qui commet un vol vole quelque chose de haram <coughs> Lors de ce moment Il n'est pas un Mu'min, Est-ce qu'il est De ce fait Kafir C'est pas ça le sens Mais Ibn Abbas Radiyallahu anhu Mais il dit Le iman Va presque sortir De lui Va devenir comme C'est un peu comme C'est comme, pas ça les mots De Ibn Abbas Radiyallahu anhu Mais on essaie ici D'expliquer avec Des exemples Que vous comprenez C'est comme un Parapluie Kadzulla C'est comme quelque chose Au dessus de toi Qui va pas partir Mais si tu fais ta tauba ton iman va revenir. Donc ici, on remarque que lors de ce moment, Allah Azza wa ne t'a pas protégé et que ta relation avec Allah Azza wa elle était faible et quasi inexistante. <médiculé> que tu remarques aussi comment est-ce que toi, tu étais tellement... Joyeux et réjoui de désobéir à Allah tout en sachant que Allah il te regarde et que ça c'est impossible que ça arrive à quelqu'un lors d'un moment lors duquel il s'attache à Allah C'est pour ça que Allah il dit wa billahi ila siratin mustaqim. Celui qui yatasyim billahi, celui qui s'attache à Allah il va être guidé vers le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala Écoutez bien cet autre point qui est important ici. Que veut dire Taawakul pour vous Le mot Taawakul. On va avoir un chapitre sur Taawakul plus tard, Inch'Allah. Mais c'est quoi Taawakul Placer ta confiance en Allah Subhanahu wa Taala. De quelle façon Des exemples concrets. Là, on, on a la certitude que cette action ne va se, se réaliser que si Allah a décidé de Tayyip, donc ici tu vas... Mais, mais on parle de quel genre d'action Donne-nous un exemple. On Va voir des exemples. Dans ta vie de tous les jours, oui. On fait des douas. Et après Après le doua L'action, mais c'est quoi le tawakkul Oui. Oui travailler pour gagner de l'argent. Donc ici, on commence à entrer dans richesse, l'argent. T'es dans l'argent. Ça veut dire que tu places ta confiance en Allah. C'est Allah qui donne un risque. C'est lui qui donne la richesse. Qu'est-ce qu'on a aussi comme exemple Excellent exemple. Faire un choix dans la vie, n'importe quel choix. Le choix pourrait avoir une bonne conséquence ou bien une mauvaise conséquence. Allah Azza wa bien sûr, t'a donné une raison, pour que tu réfléchisses, pour que tu essaies d'analyser et ainsi de suite, pour faire une décision réfléchie. Mais est-ce qu'on peut toujours contrôler nos décisions et leurs conséquences et leur impact Est-ce que vous connaissez un être humain qui fait toujours les bonnes décisions Impossible. Alors, de ce fait... Est-ce que le croyant va stresser, il va toujours, va toujours être en panique, ah, je ne sais pas, j'ai pris telle décision, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui va arriver Non, parce qu'ici, n'importe quelle décision que tu as prise, tant que tu sais pour certains, bien sûr, que tu n'es pas en train de faire le haram, ou l'injustice, ou le mal, ou autre chose, n'importe quelle autre décision, si tu as fait de ton mieux pour réfléchir, Inch'Allah, l'issue va toujours être bonne pour toi en tant que croyant. Qu'est-ce qu'on a aussi Ok, donc, lorsque quelqu'un est conduit, va mettre sa ceinture pour se protéger. S'il y a un accident, ce n'est pas la ceinture qui va te garder en vie, c'est Allah Azza wa Jal qui va te garder en vie. Comprenez C'est ça la différence ici, entre le croyant et celui qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal. Le fameux message que vous, avez, que vous voyez ici, par exemple, sur les autoroutes, « Attachez-vous à la vie, mettez votre ceinture. » La ceinture, ce n'est pas la vie. La vie, Adel c'est entre les mains d'Allah Azzawajal. Mais oui, la ceinture, elle est importante pour prendre tes précautions. Mais après ça, c'est Allah Azzawajal qui te préserve. Qu'est-ce qu'on a aussi euh, le 100% le 100%, pas entre Tout est relatif par rapport à okay. Okay. Ce qui fait que, on peut être sur chose. mais on a beau essayer, on a toujours un doute. Si Allah n'est pas dans notre cœur, Barakallah fiqh Toujours pour combler ce doute, encore une fois, il y a toujours de laisser la décision à Allah Azza Ibrahim et Barakallahu euh, fik excellent exemple na candidat fik excellent exemple, exemple. Barakallahu fi. Exempelvis så det här är exempel på de Allah ﷻ är djävul. Listågade, kunnat väl säga och det här har vi just nått att återkomma till några viktiga moment som vi har fått ihop. Det är inte bara att vi har fått ihop att vi har fått ihop att vi har fått ihop att vi har fått ihop att vi har fått ihop har fått ihop att vi har fått ihop att vi har fått ihop att vi har fått ihop att vi har fått ihop att Avoir tawakkul en Allah Azza wa Pour qu'il te guide vers les bonnes œuvres Et vers le droit chemin Ça c'est plus important que De s'attacher à la vie Et que de se faire la richesse et tout Toutes les autres formes de tawakkul c'est correct Pas de problème Mais la plus grande forme de tawakkul Avoir tawakkul en Allah Pour qu'Allah Azza wa il nous aide Le matin lorsque tu sors de ta maison Pour aller au travail Pour aller faire du commerce N'importe quelle autre chose Tu es chercheur de dunya, tu es sorti pour chercher la dunya, pour chercher le halal, pas de problème. Mais comme on l'a dit, tu as confiance en Allah que c'est lui qui va t'accorder la richesse. Inch'Allah, ce n'est pas avec tes propres actions et tes propres efforts. Tu fais seulement ton devoir. Mais attention ici, tu as aussi confiance en Allah, subhanahu wa par exemple, qu'aujourd'hui, c'est Allah qui va te faciliter. On ouvre grand les oreilles, s'il vous plaît c'est Allah qui va te faciliter aujourd'hui lors de ta journée si tu es sincère de faire ta salat temps. pas de venir au masjid avant même que ton emploi ne soit confirmé tu, as, tu viens seulement de voir une offre d'emploi et tu viens voir le chef au masjid ya yeah, shaykh j'ai trouvé un emploi à telle place bien payant et Inch'Allah, je vais appliquer. Mais je veux savoir à l'avance, parce que je ne peux pas faire ma salade. Alors, Yashir, est-ce que je peux faire la salade le soir lorsque je rentre à la maison Yashir, mais je ne peux pas faire le djumu'ah, je vais la faire seulement lors de la fête de Noël et de la fin de l'année, et lors de mes vacances. Est-ce que cette personne, a la tawakul en Allah Tu n'as rien essayé. Déjà, tu as, dès le début, tu as déjà décidé que tu ne vas pas faire ta Salat et que tu ne vas mettre aucun effort Et tu me dis maintenant que c'est impossible Je ne peux pas faire ma salat à cause de mon travail Adib Tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala C'est lorsque je sors le matin Je suis déterminé à faire ma salat Attends inshallah Et je sais que parce que je suis sérieux Allah il va m'aider et ma salat je vais la faire Comprenez Je vais la faire ma salade. C'est ça ce qu'on appelle le ta'awul. Alors pour revenir ici, il nous dit l'Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Taala wa maya' tasim billah, فقد هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم. Si tu t'attaches à Allah subhanahu wa taala, tu t'attaches à Allah alazawadil, tu es sincère. Tout ça bien sûr. Parenthèse, soyez patient avec nous parce que ce chapitre-là, il est extrêmement riche. Lors des quelques prochaines semaines, les personnes qui ne vont pas venir sans, sans raison et sans excuse, honnêtement, vous allez rater beaucoup. Parce que ce chapitre va nous expliquer tout le qadab. Le qadab, le destin des péchés. Pourquoi est-ce que l'être humain, il fait des péchés Pourquoi est-ce que Allah il te laisse faire un péché Pourquoi Malgré que normalement, c'est quelque chose qui est mal. Mais pourquoi est-ce que ça arrive Tout ça, ça va venir, inshallah, mais il faut qu'on construise point par point Le prophète sallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il disait dans le hadith et dans le dua un beau doua du prophète sallahu alayhi wa sallam Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi طرفه عين Il demande à Allah azza wa jall que par sa miséricorde écoutez bien ça écoutez ça c'est tu le gardes dans ta tête à chaque moment de ta vie dès que tu te réveilles le matin ça c'est avec toi toute la journée La taquilni ila nafsi Le prophète qui dit Qui demande à Allah De ne pas le laisser à lui-même Vous savez un enfant Toujours on revient à l'exemple de l'enfant Parce que l'enfant C'est un exemple de la faiblesse d'un être humain Enfant Comparé à adulte C'est comme n'importe quel être humain Encore plus grand comparé à Allah Azza En termes ici de jugement, d'imagination, d'ignorance de ce qui est aux alentours de toi. Un enfant, est-ce qu'il veut être sans ses parents Non. Personnellement, personnellement. À chaque fois que je suis tout seul avec mes enfants à la maison que mon épouse va revenir après 5, 10 minutes ou autre chose. Et que je dois sortir tout de suite après, dès qu'elle revient juste après. Dès que je commence à me préparer, parce que je n'ai pas le temps, il faut que je sorte tout de suite après, mes enfants, ils, me demandent, ils paniquent direct. Tu vas nous laisser tout seul. Un enfant ne veut pas être tout seul, sans ses parents, même un seul moment. Je ne veux pas être tout seul. On ne parle pas ici, bien sûr, euh, lorsqu'ils sont en mode jeu jouer et tout mais on est en train de parler lorsque les enfants sachent ce qu'il y a aux alentours de eux le prophète sallalahu alayhi wa sallam il demandait à allah azza wa qu'il ne le laisse pas à lui-même tout seul طرفة عين c'est quoi طرفة عين clin d'œil comme ça pourquoi parce que si allah azza wa te laisse à toi-même un clin d'œil Peut-être tu vas faire la pire chose de ta vie. Peut-être tu vas prendre la pire décision de ta vie. Peut-être il y a la pire chose qui va arriver dans ta vie. Ça veut dire que tu as besoin de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tous besoin de la protection d'Allah azzawajal à chaque instant de notre vie. Si Allah azzawajal nous laisse un seul moment, tout seul, ça veut... Qu'est-ce que ça veut dire tout seul Ça ne veut pas dire que Allah Azza n'est pas notre Rabb. Allah Azza wa il va toujours être notre Seigneur. Ça veut dire que Allah Azza wa a si à un moment T de notre vie, il ne nous protège pas. Soit qu'il ne nous protège pas du mal extérieur, du mal de la vie, ou bien qu'il ne nous protège pas de quoi Du mal de nous-mêmes. Vous l'écoutez toujours dans la khutbah. Si le khatib suit la sunnah, « وَنَعُودُ billahi min شُرُورِ anfusina. On demande la protection d'Allah, pas seulement contre le shaitan, mais aussi contre le mal de nous-mêmes. Beaucoup de personnes toujours regardent ce qui est aux alentours. Ah, j'ai peur de shaitan. Ah, j'ai peur de djinn. Ah, j'ai peur de, de ces personnes. Ah, il y a des gens qui mettent des shubuhats dans ma tête. Ah, il y a des gens qui ne m'encouragent pas à faire le bien. Tout ça, c'est vrai. Mais qu'en est-il de ce qui est au fond de nous-mêmes aussi Même au fond de nous-mêmes, il y a un allié et un ennemi. Au fond de nous-mêmes, il y a un ami et un ennemi. il y a une force qui pousse vers le chemin d'Allah et il y a une voie qui pousse vers le chemin de Ashaitan. shaytan wa nafsin fa alhamaha fuduraha wa chaque personne a les deux capacités ces deux batteries à l'intérieur ces deux machines qui peuvent générer la pire des actions et qui peuvent générer la meilleure des actions. Chaque personne, si on sort ici du cadre des prophètes, Allé prophète alayhi sallam, encore une fois, dans un contexte de ESMA, c'est un autre détail, on n'a pas le temps, sinon on ne va pas terminer aujourd'hui. Mais ici, chaque personne, après les prophètes, alayhi Moussalam, a ses deux machines génératrices au fond de... De elle même Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui pensent que celui qui fait le bien et qui est droit et qui est sur le chemin d'Allah c'est quelqu'un qui est doué d'une force spéciale. Comme les gens qui disent, par exemple quelqu'un va, quelqu va, va on va supposer une personne A et une personne B. Ce n'est pas des maths en passant, c'est juste des exemples. Personne A Sur le chemin de la droiture. Le bon chemin d'Allah. Personne B sur le chemin de Shaitan. Ça arrive parfois que la personne A va dire à la personne B ce que tu fais c'est pas bien ainsi de suite. Souvent, ça arrive, on a déjà entendu ça. Personne B va répondre quoi Tu connais pas mes faiblesses à moi Tu connais pas ma situation à moi Toi tu es pieux et tout Mais oh, moi si tu savais qu'est-ce qui arrive Et moi si... Ah, il est la même personne que toi C'est un être humain comme toi Les mêmes faiblesses Les mêmes difficultés de la vie Les mêmes tentations La même chose Seule différence c'est que Ah il a fait Mujahada, il veut prendre ça un peu au sérieux il veut s'efforcer un peu pour être patient et endurant, et Allah Azza wa va l'aider, c'est pas par lui-même qu'il est capable impossible personne n'est capable de faire face aux difficultés et aux tentations de la vie par soi-même, impossible c'est Allah Azza wa qui protège cette personne parce qu'elle a démontré un minimum de bonne volonté qu'elle veut faire le bien Ceux qui cherchent la guider, Allah Azza wa Jalla, il va augmenter leur guider. Et il va leur accorder la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas qu'il ah, n'a rien à faire dans la vie. Il y en a qui pensent que ah, le gars ah, comme ça avec, sa, avec sa barbe, qui est toujours au masjid et tout, il sait pas faire le haram, il sait pas comment faire. Il, il comprend pas ces choses-là. Tous les êtres comprennent tous ont été créés les mêmes leurs faiblesses peuvent être différentes parfois il y a quelqu'un qui a plus de faiblesses pour l'argent, quelqu'un qui a plus de faiblesses pour le pouvoir, chaque personne est différente, mais ensemble tous les êtres humains sont les mêmes et A s'il voulait probablement qu'il peut être pire que B il peut être l'enseignant de B dans Al-Haram S'il le voulait, tu sais pas. Parce que comme on a dit, il y en a qui pensent que ce que A, ah, il est sur le chemin de la droiture, c'est parce que c'est bien, il est trop naïf, au moins c'est bien. Là, rien c'est Allah C'est qui protège, c'est pour revenir à ce que le prophète sallallahu alayhi wa il disait « Fala Allah ila nafsi tarfata'in » C'est Allah, il nous laisse à nous-mêmes un petit moment « Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Donc toujours garde ton tawakkul ta'tasimu ta Ala. tu t'attaches à Allah Azza pour qu'il te protège subhanahu wa Ta'ala. Mat ta'tasamtum bihi tawallaakum wa nasarakum ala anfusikum wa c'est ce qu'on vient de dire. An laa yakila kallahu ila nafsik Al tawfiq Vous savez c'est quoi al tawfiq? L'aide, l'assistance Mouaffaq, quelqu'un on dit dans la langue arabe Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est mouaffaq C'est quelqu'un qui fait toujours En général les Les bonnes choses Foulan un musaddad Prend les bonnes décisions Dans tel métier Sait comment faire Tel est un bon commerçant parce qu'il sait Quand acheter et quand vendre, muwaffaq. Dans le contexte de la foi, il nous dit, at tawfiq c'est quoi le tawfiq C'est quoi l'assistance d'Allah azzawajal C'est quoi l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala Alla yakilaka ila nafsik. Que Allah ne te laisse pas à ton propre sort, à toi-même. Ça nous rappelle quelle histoire qu'on a dit tout à l'heure La sœur qui nous a rappelé l'histoire Dans de quel prophète Moussa. Moussa alayhi salam. Encore une fois, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que Allah, il ne voulait pas que Moussa alayhi salam dise il n'y a personne qui s'y connaît plus que moi C'est parce que si ida radat tel ilma Si tu relies la connaissance à ta personne, j'ai beaucoup de connaissances. Moi je suis hafiz de Coran, hafiz du Kitabullah. J'ai étudié chez de grands savants moi. J'ai beaucoup d'idazettes. J'ai de telles choses, de telles choses. Si tu parles comme ça, même si c'est des vérités, mais tu es en train de dire ici que ma connaissance, elle vient de moi-même. Que moi, je ne vais jamais faire d'erreur. Est-ce que c'est possible Non. Il y a des gens avec extrêmement, extrêmement une grande quantité de haine et de connaissance, en termes de religion ici, qui ont fait de graves erreurs. Qui s'est retrouvé à être confus entre la vérité, entre le faux. Vous savez, est-ce que l'intelligence, c'est bien L'intelligence, est-ce que c'est bon d'être intelligent Oui j'espère que personne ne dit non sauf que l'intelligence c'est comme la richesse c'est dangereux celui qui est beaucoup riche, qui est très riche grande richesse, trop d'argent, je ne sais pas quoi faire avec et qui ne fait pas attention aux dégâts possibles de cette richesse, même si elle vient de halal ça risque de déraper, c'est comme le pouvoir la même chose, celui qui a du pouvoir même un pouvoir qui est légitime mais que ne, qui ne réalise pas que le pouvoir c'est une fitness, c'est une épreuve et que ça peut se, rend, se, se retourner contre toi, ça peut déraper. L'intelligence, c'est la même chose. <coughs> souvent, ça arrive beaucoup, les personnes qui sont très intelligentes, comparées à la moyenne, vont souvent refuser la critique. Refuser quand leur demande de revoir leurs conclusions, leurs idées. Parce qu'ils pensent, lui, que « Moi, je suis tellement intelligent. » Se prend qui, lui, pour me dire que « Ce que tu viens de faire, c'est une erreur. » Alors, même en termes de « il », même en termes de connaissances, même en termes de savoir, qui est relié à la religion, indépendamment de ton degré de savoir et de connaissances, j'ai étudié ainsi de suite, du har alltid behövt Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça du toujours dans ta salat Ehdin al-sirata al-mustaqib. Et ça arrive beaucoup de nos jours et c'est arrivé. On ne va pas bien sûr donner des, des exemples. On ne va pas donner trop de mauvais exemples pour que les gens ne voient pas ça seulement du côté obscur. Mais ça arrive jusqu'à aujourd'hui beaucoup de nos jours qu'il y a beaucoup de personnes et des savants et ainsi de suite avec beaucoup de connaissances et qui dérapent sur certains sujets où tu vas te dire mais c'est incroyable. Subhanallah. Il y a C'est tellement évident, mais comment est-ce qu'il peut faire une telle erreur Et parfois, comme on a dit, fait que tu sois trop confiant en toi-même, tu commences à perdre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le début du dérapage et de l'égarement au billahi azza wa jal. Walahu subhanahu vi har här en del av det Allah (swt) är. Det är en del av det Allah en del av det som Allah (swt). Det är en del av det som vi måste Allah Allah Allah Croyant, det kan komma. Alla dina idän fäallu fähishatan av dala mu en fursahum dhakaarullaha fasta gfarou. Les Allah Azza wa Jalla, il l'Imam Ibn Al-Qayyim, Il a une sagesse. Il y a une raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla t'a laissé commettre ce péché. Et il y a des secrets wa asrar. Quelle est cette sagesse? Quels sont les secrets nous dit l'Imam Ibn Al-Qayyim? Sannazkoroubada. Il faut attendre. Ça va venir après. pour ça qu'il faut revenir. Inch'Allah les prochaines fois. Inch'Allah. بقدر بقدر écoutez bien ça ça c'est une autre dimension il y a le péché pour une personne qui a désobéi à Allah azza wajalla ça c'est le péché Mais il y a quelque chose qui est plus grande que le péché, plus importante et plus grave. C'est quoi cette chose C'est le degré de réjouissance de la personne à ce moment. Son degré de, qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça « At-tuma'nina » qu'il est plein là-dedans. Le plus que ça c'est présent, le plus que ça prouve que la personne elle est dans al-gafla, qu'elle a une foi qui est faible et qu'elle ne connaît pas c'est quoi les conséquences de ce de ce péché comprenez il nous dit l'imam l'imam Ibn al-Qayyim écoutez bien ça c'est c'est où la phrase que je cherchais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 Le croyant ne va jamais pleinement se réjouir par le péché impossible parce que le vrai croyant même si ça arrive qu'il désobéisse à Allah mais même lors de la désobéissance en tant que telle, il y a un aspect de lui-même qu'il est en train de lui dire pourquoi tu l'as fait Qu'est-ce que tu fais Ce n'est pas bon de faire telle chose. fi <sansion dans les deux> Celui qui ne croit pas en Allah ou bien l'hypocrite, complètement absent. C'est comme s'il est en train de faire le, le halal. Ça, ça vient d'où Qui pourrait nous dire Ce deuxième état vient d'où exactement Comment est-ce que ça se développe l'ignorance, très bonne réponse, le jahl, bon, ça on peut l'imaginer dans certaines formes de, de péché qui peut-être, beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est quoi la gravité de cette chose, comme par exemple, il y a des gens que euh, se moquent des autres, se moquent de quelqu'un qui est devant lui, c'est pas une riba, c'est pas grave, c'est juste de la moquerie, mais c'est juste une blague, mais c'est pas que la langue peut Nous emmener, nous emmener loin en enfer. Il y a des personnes qui ne réalisent pas que ça c'est grave. C'est pas, Il n'y a, a pas en islam quelque chose qui s'appelle « Ah, c'est juste une blague. Pourquoi tu es en colère C'était juste une blague. » C'est sans droit d'être en colère parce que tu viens de toucher à la dignité de, de quelqu'un. Mais il y a d'autres péchés pour lesquels il n'y a personne qui va dire « Ah, je ne le savais pas. » Tu es censé connaître que ça c'est un péché, que c'est quelque chose de grave. Alors comment ça se développe la répétition la répétition ici c'est deux mots clés la répétition écoutez bien ce deuxième mot la naturalisation c'est quoi naturalisation naturalisation ça c'est grave Voilà, c'est tellement c'est tellement tellement présent de nos jours lors de notre ère c'est exactement ça ce que le prophète sahou a dit bada al ghariban wa sayabda ghariban kama bada sa ghariban kama bada Lorsque l'islam devient étrange, lorsque le bien devient étrange. C'est quoi la naturalisation Il y avait une main là-bas. Rendre quelque chose normal. Normal. Il fut un temps... Ça ne fait pas très long. J'espère je, je, que vous ne me voyez pas comme quelqu'un qui est vieux lorsque je vous dis il fut un temps. Il fut un temps... Lors duquel... Dans la plupart des pays musulmans, lorsqu'il y a des gens qu'on appelle non pratiquants, et dans le temps non pratiquant, ça voulait dire quelqu'un qui fume la cigarette par exemple. Lorsqu'il voit un groupe de personnes, une, deux personnes, de passage, qui marchent vers le mesjid, qu'est-ce que les gens faisaient Ils cachent la cigarette derrière son dos pas qu'il est hypocrite là, il faut pas dire à quelqu'un va dire il est hypocrite, il craint pas Allah il craint les gens, c'est pas ça le sens, ça c'est pas vrai. Al Hayah ou Juhbatun al Iman Hayah la pudeur, il se sent mal, il y a des gens il y a des gens qui vont aller au masjid et moi je suis en train de rien faire ici, je suis en train de fumer la cigarette, je cache, je me sens mal. Va dire salam alaykom, au masjid, faites nos dôras, en shà Allah faites nos dôras. Maintenant, ça s'est retourné. Ça s'est retourné pourquoi Vous savez pourquoi La naturalisation. La naturalisation commence avec les petits péchés, surtout avec l'effet des médias et ainsi de la mondialisation et ainsi de suite, tellement en... Force les gens de voir toujours. Un péché, on va le voir dans un film, on va le voir telle chose. Telle... Après ça il commence à apparaître dans la société. Les gens au début vont dire, starfelo là, c'est quoi ça? Ça commence à prendre de l'expansion et certains vont dire, ah c'est juste, c'est juste une minorité de personnes. Il faut pas leur donner trop d'importance et ainsi de suite. Nous hamdulillah, on est la majorité des gens qui craignent Allah. Après ça doucement, doucement, ça ne prend que une seule génération, maximum de une vingtaine d'années, pour que ce qui était mal devienne bien, ce qui est bien devienne mal hier je voyais une vidéo dans l'un des pays arabes et c'est un pays arabe qui est connu qui était connu à travers l'histoire récente pour être comme étant un pays qui est assez conservateur et religieux, on ne parle pas de n'importe quel pays sans, sans bien sûr nommer c'est quel pays vidéo dans lequel il y a un sheikh qui faisait dars dans un masjid après l'Icha et là au milieu du dars il y a un jeune homme comme ça qui arrive comme ça avec, en toute arrogance même pas avec adab il va directement au sheikh Commence à crier sur lui. Éteins le microphone. Nous on veut dormir. Il descendit de sa maison pour venir crier sur le chef pour lui dire Éteins le microphone, on veut dormir. Quelqu'un va dire Ok, c'est son endroit. Il y a des gens qui veulent dormir tôt et tout. Ok Tu peux le dire avec ADAB, avec respect en moins pour démontrer ton amour pour la religion, que ce que cette personne est en train de faire, c'est noble, mais s'il te plaît, moi je dois travailler demain tôt, à ce que tu peux De un, de deux, on le sait très bien, si vous avez déjà visité un pays arabe lors de votre vie, que dans les pays arabes, les gens ne pas après Isha. Après Isha, c'est les fêtes, et c'est la musique, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il ne va jamais descendre de sa maison pour crier, pour dire, vous qui faites la fête, éteignez. Les fêtes, ça va jusqu'à 2h, 3h du matin et tout, et il n'y a personne qui peut rien dire. Tu t'efforces pour dormir, là. Et tu ne peux pas, dans certains quartiers. Mais c'est arrivé maintenant que, regardez, parce que les gens, ils disaient, ce qui se passe à l'intérieur du masjid, ce n'est pas grave. Laisse les gens seuls. Celui qui veut adorer Allah, il vienne au masjid. Maintenant, c'est arrivé que ceux qui sont à l'extérieur du masjid viennent à l'intérieur du masjid pour te dire « Éteins le microphone. » Appelle ça l'effet de la naturalisation. Ici même, dans cette ville, je ne parle pas d'une D'ailleurs, ici même dans cette ville, vous serez surpris, je ne vais pas vous donner des exemples parce que les gens vont dire, ah oui, c'est vrai, incroyable et tout. Je ne vais pas entrer dans, dans tous les détails de faire et tout. Vous serez surpris, comment est-ce qu'il y a de ceux-là 15 ans, si on revient 15 ans en arrière, 15 ans, c'est rien, c'est un clin d'œil comme ça. Quand on rentrait dans les messages, ici, il y a des choses qui n'étaient même pas mal ou bien qui étaient même question de chilef la petite non, on ne va pas dire petit péché, mais question de. De rilef entre les savants. Divergence entre les savants. Et que malgré ça, tu vas te sentir mal. Parce que les gens vont dire, « Rekhitaquillai, ne sais pas, le chertel, il a dit, a fait, toi, je te ramène la fatwa. » C'est un grand débat. Même il y a per certaines personnes, allez un peu trop fort. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est complètement le... le contraire. Les mêmes personnes qui faisaient toute une grande question sont les mêmes personnes aujourd'hui qui acceptent des choses qui sont mille fois pires. Sans aucun problème et dans son propre foyer. Ça vient avec quoi Comme on a dit, pour revenir ici à notre question, différence entre celui qui fait un péché, qui désobéit à Allah Azza wa et qui se sent mal. Lui, de un, il va demander pardon d'Allah Azza wa Jal, de deux, il va savoir qu'il est en train de faire quelque chose de mal, donc il craint Allah Azza wa au fond de lui-même, même si sa crainte elle est faible, mais il craint que quelque chose va lui arriver, dans dans l'akhirat, Et de trois, cette personne, est-ce que c'est facile de la ramener vers le droit chemin? Première personne, celle qui ne se réjouit pas de son péché. Oui. Des personnes comme ça en général, ça prend un petit rappel, ça prend un petit événement de la vie ou autre chose. Fini. Allez. Moi je ne vais pas être avec Shaitan. Mais quelqu'un que son cœur c'est devenu c'est ça ce que le prophète sallallahu alaihi wa sallam a dit. On va sortir, je viens de me rappeler de ce, ce hadith très important hadith dans le sahih muslim Al-fitan C'est quoi le fitan Que veut dire le fitan Fitna, pluriel de fitna. Est ce que tout le monde dit ici ou bien vous êtes fatigué. Vous voulez une pause C'est quoi une fitna Fitna c'est une épreuve Mais il y a d'autres sens fitna, la, la traduction épreuve c'est la traduction la plus générale Mais il y a des traductions plus Précises Concentrez-vous bien ok S'il vous plaît Ça, ça, ça, ça c'est pour vous C'est pour, pour que vous preniez quelque chose avec laquelle Vous savez c'est celui qui est, qui, qui est Inch'Allah on n'est pas comme ça Vous savez la personne qui est aux urgences Qu'on va lui donner comme ça pour qu'elle respire On ne peut pas respirer On vit dans le temps dans lequel est-ce qu'on est est est qu a ça à chaque jour là des halaqates et tout partout. Là où on va, on a des rappels. Est-ce que vous trouvez ça partout Ou on a ça rare, ce genre d'occasion Alors, il faut profiter. Il faut, faut prendre des choses avec lesquelles tu vas survivre jusqu'à la, la semaine prochaine ou dans deux semaines, inshallah ou peut-être un mois. Allah ou A'lam. Parce que l'effet, parfois, il est, il est rapide. Tu sors de Jumu'a, ah, quelques deux, trois heures après le l'effet, il est dissipé. Là, rapidement, tu dois pomper pour Remplir. Regarder ton iman. Al-fitna, c'est quoi Fitna, c'est l'épreuve. Mais il y a un sens plus précis qui est Ça peut vouloir la tentation, en général. La tentation et les shubuhat, les doutes. Les troubles. Barakallahu fiq. Le prophète, sallallahu alayhi wa qu'est-ce qu'il a dit Hadith, très important. On peut élaborer ce hadith pendant une heure. Ce n'est pas notre sujet. On va le résumer, inshallah fitanu ala al-qulubi. Ka ardil hasir Udan uda Ou audan audan Prophète Sassmy dit que le cœur est exposé Au fitan Comme Al hasir, c'est quoi al hasir C'est le tapis Barakallofiq, le tapis de paille Si vous avez déjà Si vous êtes déjà allongé sur un tapis de paille Tapis de paille ça laisse quoi Des traces Des battants sur ton dos pour dire que tu étais présent. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les fitnes ça s'expose au cœur tout comme un tapis de paille. Une paille après l'autre. Sans cesse. فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْفِيهِ نُكْتَتْنُ سَعْدَانِ Tout cœur qui va accepter. Notre cœur, regardez, c'est simple. Notre cœur, face à chaque fitna, face à chaque Tentation, ou à chaque trouble ou à chaque confusion et doute à propos de la religion et de la foi notre cœur il a une réponse binaire oui ou non je prends ou je refuse je rejette à chaque fois que le cœur va répondre favorablement à une fitna il va y avoir un point noir qui sera mis sur le cœur à chaque fois que le cœur va rejeter une fitna va dire aoudou billahi minash shaytanir rajim لو كي تدفيه نقطه بيضاء un point blanc à court terme un point noir est-ce que c'est grave ça vous semble grave à court terme non un point un petit point noir ça c'est à long terme C'est pour ça, on a dit à court terme. Il dit le prophète sallam, ila qalbayn ou qal, comme a dit sallalah jusqu'à ce que ça devienne l'un des deux cœurs. Ça c'est à long terme. Un cœur qui est noir ou bien un cœur qui est blanc, il dit le prophète Point blanc après point blanc après point blanc. Un cœur qui est blanc LÀ TADURRUHU FITNATUN MADAMATIS SAMAWATUA AL ARD Qui ne va jamais être affecté après ce moment-là par une fitna. Même si ça va être jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire quoi Petite courbe mathématique ici. On a parlé de la personne A et la personne B tout à l'heure. Okay? Personne A qui est sur le chemin de la droiture, la personne B qui lui dit « Ah mais toi tu es trop, trop spécial, tu es trop naïf ». Comment est-ce que B pourrait devenir A, selon vous Comment est-ce que B pourrait devenir comme A B qui est sur le chemin de shaitan et que c'est trop difficile pour lui, oui. Regretter, faire la tauba, mais là écoutez bien ça, écoutez bien ça, ok Même si ce n'est pas utile pour vous, passez le message à d'autres personnes, inshallah, ça va leur être utile. La personne B qui est sur le chemin de Shaitan, sur le mauvais chemin, lorsqu'elle va faire sa va rebrousser chemin et revenir vers Allah Azza wa elle aura besoin à chaque moment de quelque chose qui s'appelle quoi Al-Mujahada. Mujahada, ça veut dire faire un grand effort contre soi-même. Parce qu'il est tellement habitué à faire le mal. Et là, il va changer son programme complètement. Il passait chaque nuit au bar. Là, elle doit dormir chaque nuit tôt pour pouvoir se réveiller pour faire pour aller prier, ça l'a fait dedans le masjid. Pensez-vous que ça va être facile la première semaine La deuxième semaine, premier mois, peut-être les premiers jours ça va être facile parce que ça c'est la première là, c'est la première étincelle, toujours la première motivation, ça pousse. Mais après quelques temps rapidement, ça va commencer à devenir difficile. Parce que le shaitan va dire « Hey, toi, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Viens, reviens. Quand même, ça fait une semaine, deux semaines, un mois. » Alors là, qu'est-ce que cette personne a besoin de faire Mujahedah contre soi-même et contre le shaitan. La mujahada que la personne elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle gagne à travers cette mujahada à travers cet effort et ce sacrifice et cette endurance, cette patience Qu'est-ce qu'elle gagne Résistance. Mais elle gagne quoi en lui donnant des, des, des autocollants Comme les petits-enfants. Elle gagne des points blancs, on vient de dire le hadith. Point blanc, point blanc, point blanc, point blanc, point blanc, point blanc. Le cœur il était noir initialement. Point blanc, point blanc. Un cercle, regardez ici. Le plus qu'il fait de mujahada de résistance au shaitan, à soi-même, le plus qu'il est en train de gagner ici en capacité de résister. Très simple exemple, très simple, c'est comme un athlète, une personne qui fait le sport. Pour être en bonne santé, il faut faire quoi Faire du sport. Quelqu'un qui va dire, ah ça fait 5 ans que je n'ai pas, pas fait de sport. Moi, je ne peux pas faire sport, je ne peux, peux, peux rien porter, je ne peux pas courir, même pas pendant 2 minutes. Est-ce qu'on va lui dire que tu es une cause perdue Ou on va lui dire, commence L'important c'est de, c'est de quoi Commencer. Les gens qui font pas de sport et qui un jour veulent commencer, ils ont besoin de quoi En général, ils vont emmener quelqu'un avec eux. Et bien, ils vont commencer en groupe pour que ce soit encourageant. C'est exactement ça la forme. Vous savez, c'est exactement la même chose. En disant ça, je suis en train de me rappeler de tous les hadiths. Vous connaissez le hadith de celui qui a tué 99 personnes. Après ça, il a tué la centième personne. Il voulait faire le repentir. Le savant lui a dit quoi Idhabikada va prendre refuge auprès de tel groupe de personnes qui sont pieuses. Ne sois pas tout seul pour qu'il fa abou d'illahama. Fais la ibada d'Allah avec ces personnes-là. Parce que pour commencer, tu as besoin d'un contexte qui est favorable. Tu es trop faible au début pour faire ça tout seul. Mais avec le temps, le cœur devient blanc. Là, qu'est-ce qui arrive? la personne elle est immunisée contre le shaitan immunisée contre le mal c'est le prophète qui le garantit aucune fitna ne va mettre ce cœur dans le trouble même si le cœur va être exposé au fitna pour le restant de sa vie cette personne elle est blindée dans sa foi attention ici petite erreur à ne pas commettre ou bien un petit point important à connaître c'est le point à partir duquel ton cœur ne va jamais être affligé par une fitna comment est-ce que tu sais que tu as atteint ce point quels sont les signes on va donner la réponse il n'y a pas de signe tu ne vas pas le savoir alors sois pas leurré Toujours comme on l'a dit, tu gardes ta confiance en Allah Azzawajal. Tu espères Inch'Allah que tu l'as atteint. Mais ne fais jamais confiance en toi-même pour dire « Ah, maintenant je suis arrivé celui, maintenant je suis celui qui a le cœur qui est blanc. » Donc, cette moudjahada, cet effort, c'est comme un investissement. Au début, oui, ça va être très difficile de courir pendant deux minutes, tu vas être essoufflé. Mais il faut que tu commences. Et la deuxième journée, ça va être 3 minutes. Et la quatrième, 4 minutes et ainsi. Après un certain temps, tu vas être healthy person. Là, tu peux faire le sport normal. Ça ne va pas dire, oh, je suis essoufflé, je viens de faire du sport et je vais mourir. Pas respirer. C'est la même chose. C'est lui qui trouve. Mais je ne peux pas faire la salade, ça prend tellement beaucoup de temps, 5 fois par jour. Oh là là, comment je vais faire ça 5 fois, arrêter. Ça va être difficile au oh. début. Ça va prendre quelques jours. Peine quelques semaines, inshaAllah, si tu es constant, après un certain point, ça va devenir deuxième nature. Ce n'est même pas une question à laquelle tu penses à chaque matin lorsque tu réveilles. Tu te réveilles. le deuxième cœur, il dit le prophète, sallam, le cœur qui acceptait les fitnes, approuve. Fitna va entrer dans le cœur. Approuve. Fitna va entrer. Il dit le prophète sallam, à la langue. Ça va devenir un cœur qui est noirci. Pire encore, c'est pour ça qu'on a mentionné ce hadith, parce qu'on parlait de la question de la naturalisation. Qu'est-ce qu'il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Personne qui a un verre ici. Ça, c'est un verre. Al-Kouz, c'est quoi C'est comme un verre, un contenant. Il a rien à l'intérieur Un peu de café. Dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Kalkouzi moudakhiya. C'est comme un contenant, un verre qui est inversé comme ça. La, ya'arifu ma'aroufan, wa la, yunkir munkaran, illa ma uchriba min hawa." Qui ne connaît pas c'est quoi le marouf C'est quoi la bonne œuvre Qui ne connaît pas c'est quoi Le péché est là. Mauvaise œuvre. Pour lui, le halal et le haram, c'est la même chose. Et le problème, c'est pas seulement ça, c'est que son cœur, maintenant, il est renversé. Qu'est-ce que vous remarquez avec ce verre ici Il ne porte rien. Essaye de le remplir. Est-ce que tu peux Non, parce qu'il est renversé. Tout eau que tu vas mettre à l'intérieur va redescendre tout de suite. « Qalbun c'est un cœur qui est dur. « Al-huda » la « guidée ne réussit pas à rentrer. Parce que c'est fini, c'est ce qui était mauvais devient bien et ce qui est bien devient mauvais. Vous comprenez L'autre fois je parlais au Marquis. regardez comment est ce que subhanallah... Cette question de la naturalisation de Al-Haram est devenue tellement prévalente que, vous savez, les, les, savants, les savants, les grands savants de l'Islam, leurs paroles, c'est des paroles qui sont pleines de sagesse. Certains parmi eux, comme Al Hassan al-Basri, les savants, ils disent, « Qu'est-ce qu'il y a de ces paroles sont presque des paroles de prophétie la première fois que j'ai lu ces, cette parole là, qu'on disait que, que ce savant ces paroles c'est presque les paroles d'un prophète première réaction que j'ai dit j'ai dit là ils exagèrent quand même Relouun. un savant oui c'est un grand savant, plein de sagesse mais quand on dit que ces paroles sont des paroles qui se rapprochent de la prophétie ça c'est un peu exagéré Quelque temps après j'ai réalisé que non c'est vrai que ce n'est pas exagéré, que ce n'est pas relou. Pourquoi Parce que les savants, les vrais savants qui sont illuminés par le livre d'Allah et la sunnah du prophète ne font qu'exprimer ce que nous on ne remarque pas de, des textes sacrés. Comprenez Leur inspiration c'est le Coran et les paroles du prophète. sallallahu C'est normal que leurs paroles se rapprochent de, des paroles de la prophétie. Ils n'ont rien inventé. Les savants, ils ont une parole intéressante. On va compliquer un peu les choses, ok Mais, incha'Allah, vous êtes tous à niveau collège et université. Vous êtes de bons penseurs et de grands idéologues. Et vous pouvez bien comprendre, incha'Allah. Les ulama, les savants, ils parlent d'une secte qui est apparue à travers l'histoire de l'islam. Qui s'appelle la secte de Mordia, les Mordiaïtes en français. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça Non Qu'est-ce que cette secte elle nous dit Quelque chose de simple et qui est très prévalent de nos jours en passant mais les gens ne vont pas dire « Ah, moi je suis mordi ah, ». Les gens ne savent pas de quoi ils parlent mais les gens ils se répètent ça ça se passe d'un siècle à un autre. Cette secte elle a dit que la foi c'est dans le cœur. Les actions pas importantes et pas graves. Juste cette parole elle détruit la religion. Qu'est-ce que les savants ils ont dit C'est pour ça qu'on a parlé de cette secte Les savants ils ont dit à propos de cette secte la min Ils ont dit cette secte a fait de la religion Quelque chose qui est plus légère Quelque chose qui est plus Je euh, ne pas dire médiocre mais qui est pire, en quelque sorte, vous savez, vous savez, le, le genre de tissu parfois, de très mauvaise qualité, que si tu le prends avec ta main, tu tires comme ça, ça, ça se déchire en deux. Ils ont dit, ça va, ils ont fait de cette, cette secte a fait de la religion, de l'islam, une religion qui est pire que pourquoi, selon vous Quel est le rapport Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de mujahada. Parce que tu penses que tu n'as pas de responsabilité sur tes actions, tu n'es pas responsable. Et c'est ça ce qui a détruit les musulmans aujourd'hui. C'est ça ce qui a détruit la Ouma aujourd'hui. C'est que les gens n'ont pas de responsabilité par de n'importe quelle responsabilité. Pas de responsabilité envers la société, ni envers soi-même, ni envers sa religion, ni envers ses propres enfants, ni envers Allah Azza wa Jal. Reste quoi? Même le sentiment de responsabilité d'un être humain normal, on l'a dénaturalisé. Au sein de la, de la C'est pour ça que tu vas trouver tout le monde et te dit ouais je sais que c'est mauvais, mais c'est pas grave. Tout le monde le fait de nos jours. Comme la question de la corruption, les pots de vin dans les pays arabes très prévalente, ça se donne partout, ça se paye partout. Pour faire n'importe quel pas, tu dois payer quelqu'un et acheter quelqu'un et je sais pas quoi. Et si tu vas dire, si quelqu'un te dit, et toi tu oses dire, mais mais c'est pas bien, ça te dit, mais toi tu es fou. Tout le monde le fait, je sais, la religion nous dit normalement et tout, mais c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire Pas de responsabilité, moi je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable, j'ai pas de responsabilité. C'est ça ce qu'on appelle la naturalisation. Là, pour revenir à un exemple que je voulais donner, après ça, on va revenir à la question du frère, qu'est-ce qu qui m'a mené à parler de cette question de Faubin bin Sabiri. Je parlais avec quelqu'un l'autre fois et je dis comme ça. J'ai dit la viande de khinzir ou l'iyadu billah. Je n'ai même pas dit elle mange du khinzir ou l'iyadou billah je ne vais même pas parler d'un être humain je parle de la viande en tant que telle. Il me dit c'est quoi le problème viande du khinzir c'est quoi le problème je dis pourquoi tu manges la viande du khinzir Il m'a dit non non je ne mange pas et je sais qu'il ne mange pas que cette personne là ne mange pas mais moi quand même pas au point de dire ou billah c'est quoi le problème d'autres la mangent nous on ne mange pas là, tu sais. ça veut dire c'est quoi le problème moi je mange des, des, des, des pommes mais les autres ils mangent des pois vois pas de, vois pas le ce que Allah Azza wa Jalla il a il a dit, il a décrit que ce genre de chants sont des habaith, sont c'est quelque chose qui est sale, sale pas, pas que c'est seulement sale, ça veut dire va, va te laver les mains avec avec du savon, non, c'est sale spirituellement, Allah Azza wa Jalla Jā'ala huwa habithan, juste quoi le problème, il y a quelque temps seulement Encore une fois, je ne suis pas très vieux. Les gens disent « Aoudoubillah, viens au trinzir. » je me rappelle d'un temps lors duquel, dans les pays arabes, lorsque les gens voyaient une bouteille de vin par terre, quelqu'un a bu du vin, quelque, quelque part dans la rue, quelqu'un l'a jeté, c'était Tous ceux qui sortent dans le quartier à l'extérieur, les gens vont venir. Ah, problème, il y a une bouteille de vin là-bas, mais attends, il faut il faut la jeter quelque part. Mais attends, touche pas avec tes mains OK, Ries juste avec tes pieds, et tu jettes comme ça. Ça doucement, doucement. Après ça, on commence à passer devant lorsqu'on fait nos courses et tout, on voit puis on voit toutes les marques à droite et à gauche pour enfin, c'est quoi le problème Ce qu'on appelle naturalisation. Et la naturalisation, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut y faire face On parle ici, bien sûr, parce qu'on a dit il y a la naturalisation, il y a la répétition. Et comme le frère il a dit, on va parler de ça pour conclure dans dans un petit moment, inchallah. Et c'est la répétition. La répétition, c'est un élément de naturalisation à l'intérieur. Lorsque moi je fais quelque chose de mal, un haram, la première fois, je vais dire starfirola, qu'est-ce que je viens de faire Je le fais le lendemain sans tawba. Je vais dire starfirola. Après un certain temps, on va dire, okay, Inch'Allah qu'Allah me guide. Mon Astaghfirullah va devenir un Astaghfirullah de plus en plus faible. Un jour, l'Astaghfirullah, je vais l'oublier, un jour, ça va être normal. Comme les savants, ils ont dit, ils ont dit le Munafiq, ce n'est pas comme le croyant. Le Munafiq, le croyant, il voit que ses péchés, c'est comme une montagne qui va lui tomber dessus. Le Munafiq, l'hypocrite, il voit que ses péchés, c'est comme une mouche qui lui a tombé sur le nez. Fais ça ça gêne un peu par. ça c'est l'aspect de répétition qui nous cause la naturalisation de l'intérieur mais il y a la naturalisation comme on a dit qui vient de l'extérieur qu'on ne peut pas contrôler je viens de vous donner un exemple bien sûr mais ce n'est pas pour vous dire que vous n'avez pas le droit d'aller faire vos courses si vous voyez de une bouteille d'alcool vous allez dire je vais sortir on n'y peut rien comprenez. essaye de te rappeler mais il y a l'antidote l'antidote face à cette naturalisation c'est quoi le plus grand problème qui est plus grave que la naturalisation parce que comme on a dit la naturalisation c'est un effet de l'extérieur, c'est les médias et tout. on ne peut pas contrôler tout ça, c'est l'effet de notre air mais ce qui est plus grave c'est qu'on a laissé de côté l'antidote c'est quoi l'antidote le remède Mais pour toi-même, avant l'amour bien-maâruf, on naheh en munkar. Ça c'est lorsque ton cœur il est vivant, tu peux faire l'amour bien-maâruf, on naheh en munkar. Mais pour toi-même, même, même s'il n'y a pas d'amour bien-maâruf, on naheh en munkar. Look, look, le message contre médiatique. On parle bien sûr ici quand on parle du, du média, on ne parle pas de, de tout ce qui est média. On ne parle pas, on pas, en train de dire que tout ce qui est média c'est shaitan. Mais on parle d'un message. Particulier de certains médias ou bien d'un certain groupe de médias qui nous poussent vers le haran et vers le chemin de shaitan mais c'est quoi le message contre médias où est-ce qu'on le trouve immunité mais comment est-ce qu'on la développe hein Allah Azza wa ta'ala il dit que le Coran c'est la guérison que le Coran c'est la lumière que le Coran c'est la guider le problème de nos jours c'est pas seulement qu'on fait face à toutes ces fitaines Le problème aussi, c'est qu'on a laissé de côté le Qur'an. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, si on avait ce genre de halaqat à chaque jour et que, et que si on savait que tout le monde ici étudie le Qur'an à chaque jour, une bonne heure à étudier le Qur'an et les gens maîtrisent l'arabe et les gens étudient le tafsir, et il y a des halaqat et tout. Là, on ne va pas s'inquiéter. On va dire, ah, quand, vous avez du temps, quand vous avez du temps, remplissez un peu, venez ici un peu. La halaqat pour apprendre un peu. Le problème, « قال Le Coran, on l'a laissé de côté. Même le Coran, qui est ton propre assistant personnel, même si tu n'as pas de cheikh, même si tu n'as pas de halaqat, même s'il n'y a rien, tu peux survivre avec le Coran. Tu peux respirer. Parce que le Coran, à chaque fois que tu le lis, si tu le lis et que ton cœur, il est présent, ah, les autres disent, le shaytan, il dit, mais Allah Azza wa Jalla, il a dit. Mais si, on, si même le Coran n'est pas présent lors de notre vie, comment on va survivre Comment on va survivre Mon frère, t'avais une question, je pense. Non, non, on n'a pas, on n'a pas, en passant ici, on, a, on veut pas. On n'est pas en train de diaboliser les pays arabes face à l'Occident pour dire la corruption, elle est, elle est, elle est présente partout. Nous, ce qui nous intéresse, ouais, nous, ce qui nous intéresse, c'est nous en tant que umma, notre situation. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix, ok S'ils veulent, ils connaissent pas le haram, le halal. On parle pas des cadeaux, si on parle des pots de vin, et je sais de quoi je parle. Je parle de pots de vin potvin ça veut dire lorsque un policier t'arrête au milieu du chemin ou bien au milieu de ta conduite sur l'autoroute ou autre chose et que toi tu n'as rien fait et qu'il trouve une raison de rien du tout, ça on, on, on, on le connaît. n'importe quelle personne qui a vécu dans un pays arabe le connaît, et qui va te dire je vais te prendre ta, ton, ton auto maintenant si je, directement, pourquoi où est la loi, il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout je la prends maintenant c'est une amende de je ne sais pas quel milieu je l'ai vu, ça fait juste quelques mois je l'ai vu personnellement, j'ai vu un exemple comme ça voilà l'amende une amende astronomique que tu vas devoir payer ta voiture va être prise sur place et ainsi de suite sauf que si tu veux si tu payes maintenant cash ça va être 100. même pas le dixième du montant mais tu payes maintenant cash il n'y a ni papier ni rien du tout lorsqu'il te dit tu payes cash ça veut dire tu me donnes l'argent à moi c'est ce qu'il est en train de te dire ça c'est la réalité dans presque tous les pays arabes tu ne peux pas faire de commerce même le halal tu ne peux pas le faire Parce que pour avoir n'importe quel papier, même pour avoir ton, parfois ton propre certificat de naissance, même pour prouver que tu, tu es en vie, paye ou attends un mois. comprenez Donc ça, ça ne s'appelle pas des cadeaux. Là, Ça s'appelle... Red Avec okay. le haram, avec le billah. Uh, il est quelle heure Un autre 10 minutes inshallah après ça on va s'arrêter بإذن الله عز وجل. Et هذه Nous <de l> <ingenierie> dit ce petit point relié au péché, ça veut dire la question de ton sentiment lors du péché. Si quelqu'un commet un péché, qu'il ressent une certaine culpabilité, c'est un signe que son cœur, il est encore en vie. Si la personne ne ressent rien et qu'elle se réjouit pleinement, c'est un signe que son cœur, il est presque mort. وَهِيَ مَوْضِعٌ مُخَوِّفٌ c'est un détail qui est très apeurant. مُتَرَامٍ إِلَى هَلَاكٍ Qui mène vers la destruction. Il ne lui t'adarrque s'il n'est pas sauvé par ce qui suit les trois les les points qui vont venir inchallah taala vous savez il y a un savant et si je me rappelle bien c'était l'imam ibn al lui-même est dans un autre livre mais c'est quand même c'est un grand savant ça c'est certain il a dit ce qui me fait peur le plus ce n'est pas les péchés parce que les péchés Allah pourrait les pardonner de par sa miséricorde ce qui me fait pleurer le plus C'est l'effet des péchés, l'égarement, que les péchés vont m'égarer du chemin d'Allah Azza wa Si tu meurs sur l'islam et tu meurs en tant que bon croyant et tu avais des péchés, ça se sauve, InshaAllah. par la miséricorde d'Allah Azza wa Mais si quelqu'un, ses péchés le mènent vers le halak, comme on a dit, le halak, ça vient avec la naturalisation et la naturalisation en passant ça se développe aussi même en termes de quantité ça commence avec les petites erreurs et les petits péchés et ça, ça grandit ça grandit, ça grandit, après ça ça arrive au plus grand péché après le plus grand péché ça va être le coffre normal personne commet le coffre bien dit le coffre et la mécréance et elle fait la salat en même temps et te dis c'est pas grave comprenez, khalas, le cœur ne ressent plus, comme il y a des gens, encore une fois dans certains pays arabes déjà dans cet exemple Des gens qui disent, pourquoi toujours les pays arabes Pourquoi Pourquoi on parle toujours des pays arabes Il faut y a quelqu'un qui est venu me voir après Jumu'a, il a dit, la personne c'est un frère qui, qui n'est pas un arabe. Il a dit, mon frère tu parles des pays arabes, mais euh, moi je suis pas arabe. On est tous des musulmans ici, on n'est pas seulement des arabes. Pourquoi est-ce qu'on parle des pays arabes Écoutez bien ça. L'islam, c'est est-ce que, est -ce que l'islam c'est la religion des arabes Non. Seulement 20%. L'islam, c'est la religion de l'humanité tout entière. Mais les Arabes, vous savez, ils sont, ils sont qui Écoutez bien ça. Les Arabes, c'est qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Ce n'est pas, pas l'islam qui le dit, c'est un fait. Ça, c'est une réalité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut connaître ça par cœur, c'est une règle la religion. Non, je suis en train de parler d'un fait, d'une réalité. Les Arabes sont la vitrine de l'islam. Lorsque tu passes par un magasin dans lequel à l'intérieur il y a de l'or et de l'argent et des spéciaux et même des trésors gratuits, venez prendre des trésors gratuitement. Mais que la vitrine est vide, vieille, ancienne, mal entretenue. Et juste devant il y a un beau magasin avec une grande vitrine, même s'il n'y a rien à l'intérieur. Tu vas entrer où Qu'est-ce qui t'attire C'est la vitrine. Les gens de nos jours... Les êtres humains, lorsqu'ils parlent des musulmans, viens pas lui dire, ah mais tu sais, non non c'est pas vrai, écoute euh, mon ami, toi tu connais pas l'islam, tu t'es pas musulman, mais je vois, moi je vais te dire, il y a des musulmans en Indonésie, la Malaisie, si tu connaissais il va te dire, non non non, parle-moi du Moyen-Orient. Moi je suis parti au Moyen-Orient, et j'ai vu comment est-ce que les gens ils sont là-bas, et j'ai vu. C'est la vitrine de l'islam. C'est pour ça qu'on donne des exemples sur ce qui se passe dans les pays arabes. Ce n'est pas pour euh, vous dire on vit ici dans un pays arabe et qu'il faut être un arabe sinon. Ce n'est pas, pas, pas ça le sens. La comme on vient de dire ici, dans certains pays arabes, vous avez trouvé Oulayad Billah et il y a des gens, il fait la salat. cinq fois par jour. Il va au masjid. Et à la moindre étincelle de colère, il va insulter Allah Azod. Yak for ta'ala. Billah. Ta Oulayad Billah. Et il ne trouve pas que c'est grave. Tu dis quelqu'un m'a mis en colère, c'est de sa faute. Comment le coeur fait le salat en même temps Parce que le cœur, il est aplati, fini. C'est plus qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors qu'il y a quelqu'un qui a un cœur qui est vivant, qui peut-être commettrait certains péchés qui sont graves et ainsi de suite, mais s'il entend quelqu'un insulter Allah, il va presque s'évanouir. Vi måste se till att vi inte blir för stolta. Vi måste se till att vi inte blir för stolta. Vi måste se till att se de non-culpabilité lors des péchés nous dit l'imam Ibn al-Qayyim خَوْفٍ مِنَ الْمُوَفَاتِ عَلَيْهِ c'est de craindre que Allah Azza va prendre ta vie avant que tu fasses le repentir que tu n'es pas une qu'on ne t'accorde pas une deuxième chance après aujourd'hui et que tu regrettes tout le temps que tu viens de perdre derrière toi que lors duquel tu t'es pas approché d'Allah tu t'es Läggen av Allah s.w.t. Toujours, toujours, toujours. Lorsqu'il y a une réalisation. Ça c'est important. Chaque fois qu'il y a une réalisation, qu'il y a une mauvaise, qu'on est sur le mauvais chemin, le mauvais chemin qu'on est en train de faire quelque chose de mauvais et qu'il faut revenir vers Allah azzawajal, il y a quelque chose d'important ici. Qu'il faut ramener tout de suite. Mettre sur la table. Vous savez c'est comme les vendeurs. Les bons vendeurs, encore une fois. Donne des exemples de la vie de tous les jours, pour simplifier la compréhension. Les bons vendeurs, ils vont faire quoi Dès qu'il bon, vient pour te montrer les, les, les, euh, les produits que lui, il a, qu'est-ce qu qu'il a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme spécial, nous avons telle chose, il va tout mettre devant toi. Dès qu'il voit que tes yeux commencent à s'illuminer et orbiter autour d'un produit particulier, qu'est-ce que le vendeur va faire Faire sortir le formulaire et tout. Allez, on commence. Tout ce qu'il faut faire, c'est signer ici. Pousser vers l'action. Parce que, s'il ne pousse pas vers l'action tout de suite, et que tu lui dises, « Ouais, ouais, très... je suis tellement intéressé, je vais faire un tour et je reviens après 5 minutes, après 10 minutes. » C'est que là, il va perdre 50% des... des clients. Parce que dès que toi, tu vas sortir, là, je vais commencer à réfléchir. Non, non, mais... Je suis un peu trop, trop excité là, trop intéressé. Je pense pas que je vais l'acheter aujourd'hui. Mais s'il te pousse vers l'action tout de suite, tu fais la transaction après ça too late. Ici, dès qu'il y a un sentiment de regret que je veux devenir une meilleure personne, tout de suite il faut élaborer un plan. Un plan de quoi Dans lequel il faudrait incorporer Thaouba ele Les bonnes actions. Illa wa amana wa salihan. Toujours repentir avec les bonnes œuvres. Parce que si tu fais pas les bonnes œuvres, tu vas laisser le vide qui sera rempli encore une fois par les mêmes mauvaises œuvres. Mais si à un moment d'ouverture, tu vas tout de suite remplir ta vie de bonnes œuvres, lorsque les mauvaises œuvres vont revenir, vont trouver que la place est prise. Pas de place je suis occupé, vous comprenez c'est pour ça que parmi les pires choses pour l'être humain en général, c'est quoi c'est le temps libre trop de temps libre, on a dit tout à l'heure on ne va pas revenir vers le verset, mais on a dit pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla, il ne nous, nous donne pas beaucoup de temps libre dans notre vie, parce que trop de temps libre pour la majorité des personnes c'est pas une bonne ressource ça va se retourner contre eux et contre ces personnes. Fa idha shtaddat ghaflatuhu ila hadha al-hadd naqalat 5 pour conclure avec ce point inchallah te dit que si la personne continue répéter répéter répéter la elle va arriver a un niveau de al c'est quoi c'est la persistance, l'insistance, que quelqu'un se dise, moi ce péché je vais le commettre jusqu'à l'infini, jusqu'à toujours, tant que je suis en vie. Et ça c'est encore plus grave. Vous voyez comment est-ce que ça se développe De grave en plus grave. D'un péché c'est devenu maintenant quelque chose de beaucoup plus grave et ça c'est la punition des mauvaises œuvres. C'est quoi la punition d'un péché un autre péché première punition d'un péché c'est quoi c'est que ça facilite le prochain péché première punition d'une consommation on va parler ici de le halal première punition d'une consommation de junk food c'est quoi de malnutrition c'est quoi consommation d'un deuxième junk food le lendemain Ça va continuer. Ça va devenir plus facile. Comme on l'a dit tout à l'heure, la première récompense d'un effort physique et sportif, c'est quoi? Ça va faciliter le prochain effort sportif. La récompense de la bonne œuvre, c'est quoi? C'est que ça va faciliter la prochaine bonne œuvre. C'est comme un investissement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que. Ça va devenir, comment on dit, smooth, facile, les bonnes œuvres. Ça va rouler par soi-même. Oui, il y a un message à l'intérieur. Mais c'est pas tout le monde qui va voir ce message. « la majorité des personnes non un péché qui vient après un autre péché c'est plutôt un istidrad c'est plus un chemin qui, que la personne est en train de se creuser vers l'enfer ou l'arrière de Billah plus qu'un rappel rare les personnes qui vont se dire ah c'est grave je viens de faire un autre péché mais là c'est grave mon iman est descendu il faut que j'aille aux urgences là, le plus tôt possible la plupart des personnes après le deuxième ah oh, j'ai fait un premier et maintenant je viens de faire un deuxième donc jamais 203 il faut faire un troisième demain Tu comprends Non. Il peut poser toujours par là. Et donc ça peut changer parce que par exemple, lorsque vous allez un péché, il vous met un péché parfois. Et vous vous savez, parfois il peut vous quand il dans le péché, ça peut devenir Oui. C'est un postulat parmi plusieurs. En fin de compte, c'est tout un système de tout ce qu'on va voir lors des prochaines semaines. Bien sûr, bien sûr, le qadr d'Allah n'est pas aussi simple que ça, n'est pas aussi simple que de faire un, une, un formulaire pour dire « si tu fais un péché, tu vas faire un deuxième et un troisième jusqu'à ta mort ». Non Qadar Allah azza wa est plus complexe, c'est la chose la plus complexe. Allah azza le choix d'Allah Mais on va découvrir certains de ces postulats ou bien de ces règles au fur et à mesure, inshaAllah. Et wa taala al al-baligha, c'est Allah azza wa qui a la sagesse ultime au fin, ou bien à la fin des choses. Et pour finir, inshaAllah taala, wa min après le ça va passer vers quoi? Après la naturalisation, on est passé. La naturalisation, après la naturalisation, on est arrivé à l'esra, la persistance, khalas. la personne va se dire, moi je vais faire ça pour toujours, ça fait partie de ma vie maintenant. Et finalement, ça va passer à la pire étape après, avant le kufr. Le kufr, bien sûr, incha'Allah, ça n'arrive pas, mais ça peut arriver au kufr. Propagation, Propagation tu te rapproches. Al-Mujahara, exposer, publier mes péchés. Pensez au Facebook aujourd'hui. Il y a une différence entre celui qui commet un péché, qui désobéit à Allah qui va jeter ça sous la table et entre celui qui va non, non, même si c'est sous la table il va tirer ça il va mettre ça sur Facebook et sur Internet. Regardez tout ce que je viens de faire. Qu'est-ce que le prophète sallallahu wa sallam a dit Ça C'est hadith authentique, on n'invente rien ici. Ça veut dire ils sont sous encore une fois sous cette ambre de la miséricorde et du pardon d'Allah Azzawajal. Ils sont sujets au pardon d'Allah Azzawajal. Tu peux espérer. Sauf, il dit le prophète sallallahu alayhi Wasallam, sauf à part El Mujahirun. Il a dit c'est qui al Mujahirun El Mujahirun ça vient de Jahar. El Jahar c'est quelque chose qui est voix haute, qui est ouverte, exposée <rire> dit le prophète c'est celui qui a passé la nuit que Allah Azza wa jall, il le couvrait ça veut dire il désobéissait à Allah Azza wa jall, et Allah Azza wa jall, il le couvrait pour que ça ne sorte pas parce que si ça sort c'est quoi l'effet lorsque quelqu'un commet un péché que ça sort ça devient public c'est quoi l'effet selon vous naturalise pour ça naturalise pour d'autres personnes ça encourage d'autres personnes qu'est-ce qu'il y a aussi pour la personne elle-même Ça complique sa taouba, parce que maintenant il a une mauvaise réputation. réputation. Allah il va dire, mais ça va servir à quoi Moi anyway, j'ai tout perdu, et les gens m'ont déjà décrit comme étant. Donc Allah Azza c'est pour ça qu'Allah il est le rafour. C'est quoi rafour Rafour c'est, ça vient de al-maghfirah, la protection, Allah Azza wa Jann, il nous protège. Si Allah Azza wa nous exposait tout ce que les êtres humains faisaient de mal, on va mourir tout de suite là. Déjà que ce que vous voyez à la télé ça, ça, ça, ça fait ça ça cause l'angoisse et le stress aux gens ils regardent les, les nouvelles comme ça, c'est toujours mauvaise nouvelle, telle a fait telle chose, les gens vont dire Mais comment est ce qu'il y a des êtres humains qui font ça? Ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si Allah Azzawajal va tout faire sortir, on peut pas on ne peut pas vivre. Impossible. Impossible. Tu vas faire confiance à personne là, tu vas chaque, chaque être humain, vous allez voir que la personne va être armée aux dents, va être cachée quelque part dans un angle, comme ça, il va dire Si quelqu'un s'approche de moi, c'est fini. Fini. Mais Allah Azawajal de sa hikmah pour qu'on puisse vivre en tant qu'être humain, que ce soit pour te, to, toi même ou bien pour les autres, Allah azawajal, il couvre nos erreurs. Alors il dit le prophète, qui celui qui a passé toute la nuit à faire le mal, et Allah Azza il le couvrait, et que le matin il va sortir pour dire, vous savez qu'est-ce que j'ai fait hier Telle et telle et telle chose. Dur'a. Faut oser quand même. Pour désobéir à Allah, pour que les gens ne savent pas, et les gens pensent encore du bien de toi, et font du doigt pour toi, et te voient comme une personne qui est intègre, et toi malgré tout, tu vas sortir et tu vas oser. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait hier fièrement comme ça azza wa ça c'est extrêmement grave ça c'est la fin des choses comme il a dit le frère bien sûr il y a un degré qui pourrait arriver après ça qui est al kofur billahi azza wa mais ça c'est autre chose et on va pas le détester on va pas le détailler maintenant inshallahou subhanahu wa ta'ala et la prochaine fois inshallah on va commencer à parler des conditions de la tauba les conditions pour que notre tauba soit acceptée par Allah azza wa jall y a des questions rapides directement reliées au sujet متكسو جزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله تعالى فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إلي